Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres d'argile Et il les a rendus semblables à une paille mâchée.